Bismillahir Rahmanir Rahim Alam nashrah laka sadrak A non dalla le tout miséricordieux le très miséricordieux N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine Wa wada'na 'anka Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exaltait pour toi ta renommée à côté de la difficulté est certes une facilité à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi. Et à ton Seigneur, aspire.